Salut fidèles auditeurs de la radio scolaire de la Hakura et bienvenue dans cette édition dont voici d'abord les titres. L'Assemblée nationale a analysé ce jeudi le rapport de la descente effectuée dans tout le pays par la commission permanente chargée des questions à rapport avec l'éducation. Les détails c'est dans cette édition. La Chambre haute du Parlement a adopté ce jeudi un rapport de loi de ratification de l'accord de prêt OFID de 6 millions de dollars américains. 5132 candidats officiers brigadiers qui veulent intégrer la police nationale ont passé le test de présélection ce jeudi. Le déroulement s'est avec le porte-parole de la police nationale. Et le parti Radebou se dit de la victoire du républicain Donald Trump. Le président de ce parti, Jean-Dodieu Moutabasi, indique que les démocrates ont été caractérisés par l'ingérence dans la politique des pays africains. Voilà pour le sommaire. Après cette courte transition, c'est le développement. L'Assemblée nationale a analysé ce jeudi le rapport de la descente effectuée dans toutes les provinces du pays par la commission permanente chargée des questions en rapport avec l'éducation dans le but de se rendre compte de l'état délié dans les écoles après la rentrée scolaire 2016-2017. Les parlementaires ont précisé que le secteur de l'éducation connaît plusieurs défis dans toutes les provinces, entre autres, le manque d'enseignants qualifiés et le matériel didactique, le point avec Géretry de Maunaio. Lors de l'analyse de ce rapport de la commission permanente chargée des questions en rapport avec l'éducation, la présidente de cette commission, honorable et glorieuse Nyména, qui a présenté ce rapport, fait savoir que l'année scolaire 2016-2017 a bien commencé dans toutes les provinces du pays mais que pas mal de défis sont à relever. Ici, elle est citer le problème lié au manque d'enseignants, au manque de matériel scolaire, surtout si dans la première année post-fondamentale, se lier au manque d'infrastructures pour l'enseignement des métiers, pour ne citer que cela. Selon toujours cette commission, la population demande au gouvernement de faire tout son possible pour régler la question des élèves qui n'ont pas réussi le test de 10e et de 9e, engager les enseignants qualifiés, dotés de communes de sections des écoles d'enseignement des métiers, majorer les subs pour les écoles à régime d'internat, organiser des formations pour le renforcement des capacités des enseignants de l'école fondamentale et post-fondamentale. La commission propose à l'État également la promulgation d'une ordonnance ministérielle régissant les élèves et à échouer à l'examen d'État. Le Sénat du Burundi a adopté à l'unanimité ce jeudi un projet de loi de ratification de l'accord de prêt OFID de 6 millions de dollars américains portant financement additionnel au programme de développement développement des filières phase 2 prodéfi derant dans les provinces de Bobanza et chitoque le ministre de l'agriculture et de l'élevage de guide de'ulema qui a présenté ce projet a fait savoir que ce prêt sera bénéfique pour le Burundi Notre confrère Daisava Duvalier nous en dit plus. Après l'exposé de Motive, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage d'Ogi déroulema qui avait présenté son projet au Sénat, l'un des sénateurs composant une commission permanente chargée des questions économiques, de l'environnement, des finances et du budget du projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord a fait savoir les documents utilisés lors de l'analyse de ce projet. Lors de l'analyse du projet de loi de ratification, les Les documents après ont été utilisés, la constitution de la République du Burundi, le projet de loi de ratification sous sa version gouvernementale et son exposé des motifs, le projet de loi de ratification sous la version de l'Ensemblée nationale, l'instrument de ratification de l'accord de prêt suffisait, l'avis juridique portant ratification juridique l'accord Les réponses données par le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage aux questions des sénateurs composant cette même commission a évoqué les recommandations que les sénateurs ont pu émettre. Il y a des recommandations qui ont été pensées par le membres de la commission. La première, c'est d'analyser profondément les termes des accords de dons et ou de prêts avant leur signature pour que ces accords soient plus bénéfiques à la nation. Deuxième recommandation, comment une étude sur la gestion des terrains régulièrement et légalement attribuée aux exploitants et qui sont sous le contrôle de l'Est de la société régionale de développement de Le ministre de l'agriculture et de l'élevage les tranquillis en disant que le Burundi bénéficiera de ce prix. Vous saurez que ce projet a été adopté en l unanimité. 5.132 candidats officiers et brigadiers qui veulent intégrer la police nationale ont passé le test de présélection ce jeudi. Selon le porte-parole de la police nationale Pierre Mouriquier, il n'y a eu aucun problème à signaler. Tout s'est passé dans la tranquillité. Il indique que les effectifs à retenir ne sont pas encore connus car ils seront communiqués après le test final. Radio scolaire Nderagakoura, nous poursuivons cette édition. Le Parti Radebou a pris avec joie la victoire du républicain Donald Trump dans les élections présidentielles des états unis d'Amérique. Jean Dodieu Mutawazi, président de ce parti politique, dit que le pouvoir des démocrates a été caractérisé par l'ingérence dans la politique des pays africains. solidaire politique indique qu'il a de l'espoir que les relations entre les états unis d'Amérique et le Burundi vont se redynamiser. Jean Dodieu Mutawazi, président du Parti Radebou. Nous, au Parti Début, nous avons été très contents avec la victoire de Donald Trump, avec la victoire des républicains sur les démocrates. Pourquoi Parce que les démocrates au-devant desquels il y avait madame Clinton, ils avaient tendance au niveau des relations extérieures oss'missser dans les affaires internes de la politique des pays africains et même l'opinion bondaise aura remarqué que les pouchistes du 13 mai 2015 était alliés aux démocrates qui étaient au pouvoir aux états unis alors c'est pourquoi nous nous ne pouvions pas à les soutenir du tout. Et c'est même pourquoi nous avons félicité les républicains. Nous nous sommes solidarisés, même avec son Excellence le Chef de l'État, qui a mis sur son état qu'il venait de féliciter son Excellence Donald Trump pour sa victoire. Et nous espérons aujourd'hui que Madame Samantha Power, qui représentait les États-Unis au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, va être remplacée par un républicain plus positif au niveau des relations extérieures des États-Unis, au niveau de la coopération avec les pays africains et particulièrement le Burundi. Et que les résolutions tendancieuses qui voulaient chaque fois démontrer que, que le gouvernement du Burundi était à la base de la violation des droits de l'homme, alors que c'était faux que plutôt il y aura quelqu'un qui sera positif. Donc en un mot, aujourd'hui, l'ordre mondial est en train de changer en faveur des responsables qui sont pour le respect de la souveraineté des pays. Le même sentiment de satisfaction de l'élection de Donald Trump est affiché par Serge Nsabimana, un expert dans les relations internationales et défenseur des droits de l'homme. Il demande aux politiciens burundais d'emboîter le pas aux Américains en acceptant le véridicte des urnes. Nous saluons l'élection du président Donald Trump parce que nous constatons que les grands médias, entre guillemets, que ce soit la CNN, BBC, France 24, France Info TV, 5 RFI, Voix d'Amérique s'était coalisée pour saluer le candidat Donald Trump Comme nous avons déjà vu ça lors des élections démocratiques en 2015 ici au Burundi, où les mêmes médias ont créé même des médias ici au Burundi et se sont coalisés pour salir le candidat Pierre Ngunziza. Mais nous voyons que, que ce soit le peuple burundais ou le peuple américain, ont vu la réalité, ils ont voté, ils ont donné la voix à celui qui pensait qui peut mieux diriger le pays. Et nous constatons que les, les petits médias, entre guillemets, ont été singularisés par ces médias qui essaient de trafiquer des sondages et saluer les pour faire arriver au pouvoir aux autres nous voyons que c'est une bonne chose que ce soit pour le Burundi pour les Etats-Unis pour le monde entier que les choses vont aller qui va y avoir le respect des normes internationales ainsi que le respect des droits de l'homme je pense que ça va servir les politiciens burundais parce que nous avons vu comment Trump avait été sali par les médias et d'autres personnes qui voulaient favoriser la volonté du peuple. Le peuple a pu quand même exprimer son vote d'une manière souveraine. Nous saluons le respect de la volonté populaire. Nous voyons que c'est très important qu'ils avaient renforcé la démocratie mondiale, la volonté du peuple, que ce soit aux Etats-Unis et ici au Burundi. Et nous lançons un appel vibrant aux politiciens burundais qui respectent la volonté des urnes parce que nous avons vu combien c'était même difficile mais que la candidate Irali Crichton a respecté la volonté du peuple américain. Radio scolaire ndera gakurana poursuivant cette édition l'ombudsman Bonde Mohamed Delukara aussi en audience ce soir, jeudi l'ambassadeur d'Égypte au Burundi Jérôme Ndihot de la communication au bureau de l'ombudsman a dit que l'ambassadeur d'Égypte apprécie les relations entre l'Égypte et le Burundi et le travail abattu par l'ombudsman burundais. Il indique également que l'entretienera des bons avec le successeur de l'ombudsman Burundi. Plus de 25000 litres de boissons prohibées d'Ikanyanga ont été versés par terre la semaine dernière en province de d'Omakamba. Comme le fait savoir le gouverneur de cette province, Gade Niukuri, la commune Nyanzara, qui est la plus impliquée dans la fabrication de ces boissons prohibées, il indique toutefois qu'ils sont à l'oeuvre pour sensibiliser la population pour abandonner son comportement. Gade Niukuri lance un appel vibrant à la population de d'Omakamba d'apprendre d'autres métiers au lieu de rester dans la fabrication de ces boissons prohibées. L'Office burundais des recettes OBR a lancé ce jeudi un nouveau projet dénommé « Alerté aux contribuables » par envoi des SMS et e-mails selon le directeur de la technologie et de l'information à l'OBR, Telesphore Namato La nouveauté de ce projet est qu'il introduit la transparence entre l'OBR et l'importateur suivi. La nouveauté principale, c'est que qu'il introduit la transparence entre l'Auber et l'importateur. Parce que, comme vous le savez, entre l'importateur et l'Auber, il y a un autre agent qu'on appelle le déclarat. Tels qu'elles se passées aujourd'hui, l'importateur dépendait unique et mal déclart pour savoir l'état de la déclaration de sa marchandise mais avec son système il pourra être informé à chaque étape de ce qui se passe sur sa déclaration pour le bureau informatiser le problème c'est pas seulement ce problème d'information c'est un problème qui est général travail dans le manuel c'est pas comme travailler en automatique alors j'aimerais vous dire que Robertbert connaît ces problèmes et que nous sommes en train de tout faire pour qu'en fait tous les bureaux soient informatisés. Radio Soleil Indiragakura c'est parce que ça chez c'était édition merci de l'avoir suivi merci également à toute l'équipe de la rédaction à la présentation vous étiez avec Élie Irumba au revoir